Tu peux tout faire de moi Puisque c'est toi que j'aime Te moquer de mes joies Ou rire de mes peines Jouer avec mon cœur Selon ta fantaisie Et briser mon bonheur Je suis perdu d'avance, et pour un mot de toi, rien n'a plus d'importance, tu qui es entre tes doigts tout de mal Je peut tout faire de moi, lorsque tu le désires. Mais tu me fais parfois, quand je te vois sourire. Je lis dans tes pensées, mieux que tu le supposes. Et j'y crois deviner, souvent d'étranges choses. Si je suis prisonnier de l'amour qui m'enchaîne, toi qui crois dominer, tu as aussi tes chaînes. L'amour ne l'oublie pas et si près.